50 languages 16. 16. Les saisons et le temps Les saisons et le temps Voici les saisons Voici les saisons Le printemps l'été Le printemps l'été l'automne et l'hiver L'automne et l'hiver L'été est chaud L'été est chaud En été, le soleil brille. En été, le soleil brille. En été, nous aimons nous promener. En été, nous aimons nous promener. L'hiver est froid. L'hiver est froid. En hiver, il neige ou il pleut. En hiver, il neige ou il pleut. En hiver, nous aimons rester à la maison. En hiver, nous aimons rester à la maison.